Chère Eugénie. Un cousin est mieux qu'un frère, il peut épouser, lui dit Charles. Ainsi soit-il, cria Nanon en ouvrant la porte de son taudis. Et les deux amants effrayés se sauvèrent dans la salle, où Eugénie reprit son ouvrage et où Charles se mit à lire les litanies de la Vierge dans le paroissien de Madame Grandet. Tiens, dit Nanon, nous faisons tous nos prières. Dès que Charles eut annoncé son départ, Grandet se mit en mouvement pour faire croire qu'il lui portait beaucoup d'intérêt. Il se montra libéral de tout ce qui ne coûtait rien, s'occupa de lui trouver un emballeur et dit que cet homme prétendait vendre ses caisses trop chères. Il voulut alors à toute force les faire lui-même et y employa de vieilles planches. Il se leva dès le matin pour raboter, ajuster, planer, clouer ses voliges et en confectionner de très belles caisses dans lesquelles il emballa tous les effets de Charles. Il se chargea de les faire descendre par bateau sur la Loire, de les assurer et de les expédier en temps utile à Nantes. Depuis le baiser pris dans le couloir, les heures s'enfuyaient pour Eugénie avec une effrayante rapidité. Parfois elle voulait suivre son cousin. Celui qui a connu la plus attachante des passions, celle dont la durée est chaque jour abrégée par l'âge, par le temps, par une maladie mortelle, par quelques-unes des fatalités humaines, Celui-là comprendra les tourments de génie. Elle pleurait souvent en se promenant dans ce jardin, maintenant trop étroit pour elle, ainsi que la cour, la maison, la ville. Elle s'élançait par avance sur la vaste étendue des mers. Enfin, la veille du départ arriva. Le matin, en l'absence de Grandet et de Nanon, le précieux coffret où se trouvaient les deux portraits fut solennellement installé dans le seul tiroir du bahut qui fermait à clef et où était la bourse maintenant vide. Le dépôt de ce trésor n'alla pas sans bon nombre de baisers et de larmes. Quand Eugénie mit la clé dans son sein, elle n'eut pas le courage de défendre à Charles d'y baiser la place. « Elle ne sortira pas de là, mon ami. Eh bien, mon cœur y sera toujours aussi. »« Ah, Charles, ce n'est pas bien, » dit-elle d'un accent un peu grondeur. « Ne sommes-nous pas mariés ?» lui répondit-il. « J'ai ta parole, prends la mienne. » « À toi, pour jamais !» fut dit deux fois de part et d'autre. Aucune promesse faite sur cette terre ne fut plus pure. La candeur de génie avait momentanément sanctifié l'amour de Charles. Le lendemain matin, le déjeuner fut triste. Malgré la robe d'or et une croix à la Jeannette que lui donna Charles, Nanon elle-même, libre d'exprimer ses sentiments, eut la larme à l'œil. « Ce pauvre mignon monsieur qui s'en va sur mer, que Dieu le conduise À dix heures et demie, la famille se mit en route pour accompagner Charles à la diligence de Nantes. Nanon avait lâché le chien, fermé la porte et voulu porter le sac de nuit de Charles. Tous les marchands de la vieille rue étaient sur le seuil de leur boutique pour voir passer ce cortège auquel se joignit sur la place Maître Cruchot. « Ne va pas pleurer, Eugénie, » lui dit sa mère. « Mon neveu, » dit grandet sous la porte de l'auberge en embrassant Charles sur les deux joues, « Partez pauvre, revenez riche, vous trouverez l'honneur de votre père, sauf. »« Je vous en réponds, moi, grandet. »« Car alors, il ne tiendra qu'à vous de... »« Ah, mon oncle, vous adoucissez l'amertume de mon départ. »« N'est-ce pas le plus beau présent que vous puissiez me faire ?» Ne comprenant pas les paroles du vieux tonnelier qui l'avait interrompu, Charles répandit sur le visage tanné de son oncle des larmes de reconnaissance, tandis que Génie serrait de toutes ses forces la main de son cousin, et celle de son père. Le notaire seul souriait en admirant la finesse de Grandet, car lui seul avait bien compris le bonhomme. Les quatre sous-murois, environnés de plusieurs personnes, restèrent devant la voiture jusqu'à ce qu'elle partît. Puis, quand elle disparut sur le pont, et ne retentit plus que dans le lointain, « Bon voyage !» dit le vigneron. Heureusement, Maître Cruchot fut le seul qui entendit cette exclamation. Eugénie et sa mère étaient allées à un endroit du quai, d'où elles pouvaient encore voir la diligence, et agitaient leur mouchoir blanc, signe auquel répondit Charles en déployant le sien. Ma mère, je voudrais avoir pour un moment la puissance de Dieu, dit Eugénie au moment où elle ne vit plus le mouchoir de Charles. Pour ne point interrompre le cours des événements qui se passèrent au sein de la famille Grandet, Il est nécessaire de jeter par anticipation un coup d'œil sur les opérations que le bonhomme fit à Paris par l'entremise de Desgracin. Un mois après le départ du banquier, Grandet possédait une inscription de cent mille livres de rente achetée à quatre vingts francs net. Les renseignements donnés à sa mort par son inventaire n'ont jamais fourni la moindre lumière sur les moyens que sa défiance lui suggéra pour échanger le prix de l'inscription contre l'inscription elle-même. Maître Cruchot pensa que Nanon fut, à son insu, l'instrument fidèle du transport des fonds. Vers cette époque, la servante fit une absence de cinq jours sous prétexte d'aller ranger quelque chose à froid fond, comme si le bonhomme était capable de laisser traîner quelque chose. En ce qui concerne les affaires de la maison Guillaume Grandet, toutes les prévisions du tonnelier se réalisèrent.